Enivré d'ambition par cette femme, Charles avait caressé pendant la traversée toutes ses espérances qui lui furent présentées par une main habile et sous forme de confidences versées de cœur à cœur. Croyant les affaires de son père arrangées par son oncle, il se voyait ancré tout à coup dans le faubourg Saint-Germain où tout le monde voulait alors entrer et où, à l'ombre du nez bleu de Mademoiselle Mathilde, il reparaissait en comte d'Aubrion comme les dreux reparurent un jour embrésés. Ébloui par la prospérité de la restauration qu'il avait laissée chancelante, saisi par l'éclat des idées aristocratiques, son enivrement commençait sur le vaisseau ce matin à Paris où il résolut de tout faire pour arriver à la haute position que son égoïste belle-mère lui faisait entrevoir. Sa cousine n'était donc plus pour lui qu'un point dans l'espace de cette brillante perspective. Il revit Annette. En femme du monde, Annette conseilla vivement à son ancienne amie de contracter cette alliance et lui promit son appui dans toutes ses entreprises ambitieuses. Annette était enchantée de faire épouser une demoiselle laide et ennuyeuse à Charles, que le séjour des Indes avait rendu très séduisant. Son teint avait bruni, ses manières étaient devenues décidées, hardies, comme le sont celles des hommes habitués à trancher, à dominer, à réussir. Charles respira plus à l'aise dans Paris, en voyant qu'il pouvait y jouer un rôle. Des Grassins, apprenant son retour, son mariage prochain, sa fortune, le vint voir pour lui parler des trois cent mille francs moyennant lesquels il pouvait acquitter les dettes de son père. Il trouva Charles en conférence avec le joaillier auquel il avait commandé des bijoux pour la corbeille de mademoiselle d'Aubrion, de et qui lui en montrait les dessins. Malgré les magnifiques diamants que Charles avait rapportés des Indes, les façons, l'argenterie, La joaillerie solide et futile du jeune ménage allait encore à plus de deux cent mille francs. Charles reçut des grassins qu'il ne reconnut pas, avec l'impertinence d'un jeune homme à la mode qui, dans les Indes, avait tué quatre hommes en différents duels. Monsieur des grassins était déjà venu trois fois. Charles l'écouta froidement, puis il lui répondit sans l'avoir bien compris, « Les affaires de mon père ne sont pas les miennes. Je vous suis bien obligé, monsieur, des soins que vous avez bien voulu prendre et dont je ne saurais profiter. » Je n'ai pas ramassé presque deux millions à la sueur de mon front pour aller les flanquer à la tête des créanciers de mon père. Et si monsieur votre père était d'ici à quelques jours déclaré en faillite Monsieur, d'ici à quelques jours, je me nommerai le comte d'Aubrion. Vous entendez bien que ce me sera parfaitement indifférent. D'ailleurs, vous savez mieux que moi que quand un homme a cent mille livres de rente « Son père n'a jamais fait faillite, » ajouta-t-il en poussant poliment le sieur des grassins vers la porte. Au commencement du mois d'août de cette année, Eugénie était assise sur le petit banc de bois où son cousin lui avait juré un éternel amour et où elle venait déjeuner quand il faisait beau. La pauvre fille se complaisait en ce moment par la plus fraîche, la plus joyeuse matinée à repasser dans sa mémoire les grands, les petits événements de son amour Et les catastrophes dont il avait été suivi. Le soleil éclairait le joli pan de mur tout fendillé, presque en ruine, auquel il était défendu de toucher de par la fantasque héritière, quoique Cornoyer répéta souvent à sa femme qu'on serait écrasé dessous quelques jours. En ce moment, le facteur de poste frappa, remit une lettre à Madame Cornoyer, qui vint au jardin en criant, Mademoiselle, une lettre. Elle la donna à sa maîtresse en lui disant. C'est-il celle que vous attendez Ces mots retentirent aussi fortement au cœur d'Eugénie qu'ils retentirent réellement entre les murailles de la cour et du jardin. Paris C'est de lui. Il est revenu. Eugénie pâlit et garda la lettre pendant un moment. Elle palpitait trop vivement pour pouvoir la décacheter et la lire. La grande Nanon resta debout, les deux mains sur les hanches et la joie semblait s'échapper comme une fumée par les crevasses de son brun visage. « Lisez donc, mademoiselle ah, !»« Nanon Pourquoi revient-il par Paris quand il s'en est allé par Saumur ?»« Lisez, vous le saurez !» Eugénie décacheta la lettre en tremblant. Il en tomba un mandat sur la maison Madame des Grassins et Corée de Saumur. Nanon le ramassa. « Ma chère cousine !» « Je ne suis plus Eugénie, » pensa-t-elle, et son cœur se serra. « Vous, il me disait-tu. » Elle se croisa les bras, n'osa plus lire la lettre et de grosses larmes lui vinrent aux yeux. « Est-il mort ?» demanda Nanon. « Il n'écrirait pas, » dit Eugénie. Elle lut toute la lettre que voici.